Chapitre i 8 Les nuages étaient arrivés par l'ouest. D'un seul coup, ils avaient gagné tout le ciel, aspirant la lumière. Soudain, ce ne fut plus du tout la même atmosphère. Quelque chose de sombre, de froid et d'hostile s'était abattu sur le paysage. Des grondements descendaient des montagnes et les premières gouttes s'écrasèrent sur le pare-brise. Merde C'est quoi ce temps Judith remonta la vitre à cause de la pluie. Mais aussi de la température en chute libre et alluma les phares. Elle faillit rater l'embranchement sur sa droite, que dissimulait un épais bouquet de noisetiers et d'acacias débordant sur la départementale. Pas le moindre écriteau, mais une borne kilométrique blanc et rouge à la place, dans l'herbe haute et les orties de l'accotement. Ça doit être là, il a dit, quelques kilomètres avant le village. Son GPS lui indiquait un village à trois kilomètres si elle poursuivait tout droit. Elle obliqua à droite, grimpa au milieu des bois, au moment où l'orage éclatait, déversant un torrent sur la chaussée noire et giflant la végétation. Délaissant la départementale, elle se hissa rapidement à travers la forêt, qui lui parut tout à coup lugubre et inhospitalière dans ce demi-jour terne. De temps en temps, la voûte des feuillages s'ouvrait, telle une blessure, Et elle apercevait les montagnes noyées dans les nuages, se confondant presque avec le ciel gris. Une vraie ambiance à la morbuse de la croix. À présent, il faisait sombre. La pluie jouait un staccato bruyant sur le toit de la lancia, et les essuie-glaces se démenaient pour chasser les averses avec un bruit âpre, mais le pare-brise constamment inondé brouillait sa vision. Sa vieille caisse était à la peine dans les lacets. Cette putain de virage en épingle à cheveux allait la faire exploser, ou bien elle allait en louper un. Accident. Le mot lui fit l'effet d'une décharge électrique. Accident. C'était ce qu'ils avaient écrit dans le certificat de décès. Arrête d'y penser, intima la voix en elle. Elle avait laissé la vitre à peine entrouverte, et le bruissement de la pluie criblant la tôle et les feuillages faisait comme un contrepoint à ses pensées. Tandis que des gouttes mouillaient sa joue gauche. Elle allait passer une vitesse quand elle aperçut quelque chose sur le tronc d'un arbre au sortir d'un virage en plein dans les phares. Qu'est-ce que c'était Peut-être une illusion d'optique, mais non. Elle était sûre de ce qu'elle avait vu, malgré la pluie, gravée sur l'écorce. Une croix inversée avec ses initiales en dessous. Judith sentit son sang se figer. Elle étreignit le volant. Au cinéma, on appelait ça le hors-champ. Ce qu'on ne voyait pas, mais que le spectateur devinait quand l'actrice ou l'acteur regarde, les yeux écarquillés comme s'il était atteint d'hyperthyroïdie, une chose qui se trouve hors des limites de l'écran. Et qu'on est libre d'imaginer. Dans les films d'horreur, c'était souvent là que se tapissait la créature, la menace, le danger. Elle faillit s'arrêter, faire demi-tour pour s'assurer qu'elle n'avait pas rêvé. Mais à quoi bon? Elle était certaine de ce qu'elle avait vu. Après l'inscription dans les toilettes de la station-service, ça, qui jouait avec ses nerfs de la sorte Delacroix Cette fois, il n'y a pas le moindre doute, ma grande. Lui seul savait que tu passerais par là. Mais pourquoi Est-ce que c'était une sorte de blague malsaine de sa part Une manifestation de son sens de l'humour noir et déjanté Ou bien était-ce quelque chose de plus. Malveillant. Elle se revit au café de la faculté en compagnie de Mehdi, Ludo, Eva et Camille. Mehdi, le fan de films d'horreur, Ludo qui les tenait pour de purs divertissements, mais Ludo considérait la vie en général comme un divertissement, Eva, l'intello-hotène qui les méprisait, et Camille, la suiveuse qui n'avait pas d'avis. C'était Mehdi qui avait lancé la conversation sur Delacroix. Son dada. Ce jour-là, il avait eu le malheur de prononcer les mots Elevity d'Aurore. Qu'est-ce que c'est avait demandé Eva, reniflant avec l'amorce d'un air dégoûté sur le visage, comme chaque fois qu'ils abordaient le sujet du cinéma de genre. Une œuvre horrifique, plus ou moins artie pour adultes intelligents, avait répondu Mehdi. Harry Aster, Jordan Peele, David Robert Mitchell, tu vois Eva avait ricané avec une condescendance qui avait horripilé Judith. T'es sérieux, là? Il n'existe pas de film d'horreur intelligent, avait-elle décrété. C'est quasiment un oxymore. Même Psychose est le film le plus stupide que Hitchcock ait jamais tourné. C'est comme Tarantino. Un virtuose m a i s zéro profondeur, du cinéma immature pour geeks et collégiens boutonneux, et ce connard ose insulter Truffaut. Quant à ton De La Croix, son cinéma me fit de la gerbe. C'est de la pure malveillance, oui, de la malveillance avait-elle insisté en hochant la tête. Judith détestait les sorties d'Eva, son côté pontifiant et sectaire, son intolérance, mais ce matin-là, l'espace d'un instant, elle se demanda si elle n'avait pas raison sur ce dernier point. En raccrochant, Le père Eyenga constata qu'il avait les mains moites et que son cœur battait trop vite. Il venait de parler à l'homme dont le nom figurait sur l'enveloppe, celle que lui avait remise Mathias Logier. Kenneth Zorn. Un pseudo, bien sûr. La veille, en rentrant, il l'avait cherché sur Google et n'avait eu aucun mal à le trouver. Kenneth Zorn, de son vrai nom Victor Kern, était producteur de cinéma. Il avait plusieurs dizaines d'entrées à son nom, dont une fiche Wikipédia. À en croire la fiche, il ne produisait plus grand-chose depuis un certain temps. Elle indiquait qu'il était né le 12 février 1977, qu'il était veuf ou divorcé, i l était écrit Mina r o m 1998-2012 » en p h a s e de conjoint, et qu'il avait deux enfants, que sa résidence actuelle était à p é r r o s g u i r e c en Bretagne. Il y avait aussi une liste, non exhaustive, de films produits par lui. Night Invaders, Les Communiantes, Le Dieu Écarlate, La Cérémonie, Perversion, Erzébeth, Bloody Games. Eyenga n'en avait vu aucun. Il n'avait pas le temps d'aller au cinéma, ni de regarder la télé. Ses journées s'apparentaient à des marathons. Entre l'Aude et v ê p r e il avait vingt-sept villages à visiter. Il parcourait au bas e a u 300 km par semaine. Dès 8h30, il célébrait l'Eucharistie devant une poignée de fidèles qui faisaient paraître l'église encore plus vide que si elle eût été déserte, et qui tous avaient passé depuis longtemps l'âge de la retraite. Il visitait ensuite ses ouailles, les plus isolées, les plus démunies, celles qui ne pouvaient pas se déplacer multipliait aussi les réunions avec les jeunes chrétiens de la région. Entretenait la flamme vacillante de la foi tout en restant constamment rongé par le mal du pays. Le mal de ce continent qui avait la forme d'un crâne et où les aubes étaient sans pareil. Qu'est-ce que je suis venu faire ici Pourquoi avoir choisi cette terre qui n'est pas la mienne et qui ne croit plus en rien Il avait eu plus de difficultés en revanche pour obtenir le numéro de téléphone de Zorn. Il n'apparaissait nulle part. Il avait fini par joindre le curé de la paroisse de p é r o s g u i r e c un prêtre africain comme lui. Il lui avait brièvement exposé la situation. Pas de problème, je me renseigne et je te rappelle. Une demi-heure plus tard, il avait sa réponse. Un drôle de paroissien, s e Zorn, e avait déclaré son interlocuteur. Comment ça Tu comprendras quand tu le verras. Mais il n'avait pas eu à attendre de rencontrer le producteur pour comprendre ce que son collègue voulait dire. Il repensa à leur conversation au téléphone et ne put s'empêcher de frissonner. Il n'avait jamais été confronté de sa vie à un tel cynisme. Pourtant, au début, Zorn s'était montré poli, même si sa voix produisait une sorte de chuintement assez désagréable dans l'appareil. C'est très gentil à vous, mon père, de prendre cette peine. a v a i t déclaré le producteur. J'avoue que je ne comprends pas très bien, avait confessé le prêtre après lui avoir rapporté son entretien avec Mathias Logier. Vous le connaissez Oui, oui, nous avons travaillé ensemble. C'était. C'est un très bon technicien. Il va mourir sous peu, il a peur. Il m'a quasiment forcé à prendre cette enveloppe. Il a insisté pour que je vous la remette en main propre. Je comprends, mon père. Mais le prêtre, lui, ne comprenait rien. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur Vous l'avez ouverte, mon père avait alors demandé Zorn e sans répondre de la même voix doucereuse.、Euh, bien sûr que non. Vous êtes un homme plein de principes, pas vrai, mon père Un homme vertueux. Et Yenga avait frissonné en entendant ce mot. La façon dont Zorn l'avait prononcé l'avait mis profondément mal à l'aise, comme s'il était, oui, obscène, comme si le producteur de cinéma se moquait de lui. Et puis son interlocuteur s'était mis à chuchoter dans l'appareil, d'une voix si basse que le prêtre avait dû tendre l'oreille La solitude ne vous pèse pas des fois, mon père Est-ce qu'il vous arrive de penser au diable quand vous vous masturbez a v a i t été si surpris, si c h o q u é qu'il s'était demandé s'il avait bien entendu. C'était si inattendu, si inconvenant. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez dit avait-il bredouillé après une seconde de silence. Je je crois que j'ai d û mal comprendre. Laissez tomber, mon père. Je m'égare. Mais il avait la ferme conviction que non. Kenneth Zorn ne s'égarait nullement. Il savait très exactement ce qu'il faisait et disait, et à qui il le disait. Pardon, mon père, il m'arrive parfois d'être trop direct. C'était e x c u s é Zorn. Je vais vous donner l'adresse. Vous verrez, c'est un endroit étonnant. Quand partez-vous Il avait failli tout envoyer promener l'envoyer au diable, précisément. Mais quelque chose, dans la voix lente, insinuante et sibilante, un sifflement de serpent, l'avait poussé malgré lui à accepter. Pourquoi? C'était inexplicable. Il allait la lui remettre, cette enveloppe. Il avait scruté les portraits de l'homme sur Internet. À mesure que le temps passait, son visage prenait de l'âge, mais il gardait toujours le même air arrogant, la même bouche molle, Et excessivement t e sensuel, le même regard flamboyant et cynique. Il voulait voir ce visage de près. Il voulait voir le visage du mal. Car il ignorait d'où lui venait cette certitude, mais il l'avait sentie dans cette voix comme il l'avait sentie dans la chambre du mourant. Il y avait une forme de malignité à l'œuvre ici. Il en était persuadé. Il lut l'adresse que lui avait donnée le producteur un château sur une île dans les côtes d'Armor. S'assit devant l'ordinateur posé sur la grande table de la sacristie, il la chercha dans Google. En fait d'île, il s'agissait plutôt d'un caillou planté de quelques pins et battu par les vents. Le château, une sorte de manoir entre style Tudor et néogothique à en juger par les photos, était la seule construction sur le rocher qui se trouvait à moins d'une encablure de la côte. Accessible, selon l'Office du tourisme, par bateau à marée haute, Et à pied à marée basse. Le site internet indiquait toutefois qu'il s'agissait d'une propriété privée interdite aux touristes. Au cours des minutes suivantes, il étudia toutes les options disponibles pour se rendre sur place. La plus rapide était encore la voiture. Huit heures de route. Il allait devoir annuler tous ses engagements. Il finit son café, troqua son aube immaculée pour un col romain et prépara ses affaires.